grillé avec de la moutarde. Et trois saucisses grillées avec de la moutarde. Qu'est-ce que vous avez comme légumes Qu'est-ce que vous avez comme légumes Avez-vous des haricots Avez-vous des haricots Avez-vous du chou-fleur Avez-vous du chou, avez chou J'aime bien le maïs. J'aime bien le maïs. J'aime bien le concombre. J'aime bien le concombre. J'aime bien les tomates. J'aime bien les tomates. Aimez-vous aussi le poireau Aimez-vous aussi le poireau Aimez-vous aussi la choucroute Aimez-vous aussi la choucroute Aimez-vous aussi les lentilles Aimez-vous aussi les lentilles Aimes-tu aussi les carottes Aimes-tu aussi les carottes Aimes-tu aussi les brocolis Aimes-tu aussi les brocolis Aimes-tu aussi le poivron Aimes-tu aussi le poivron Je n'aime pas les oignons. Je n'aime pas les oignons. Je n'aime pas les olives. Je n'aime pas les olives. Je n'aime pas les champignons. Je n'aime pas les champignons.